Bismillahirrahmanirrahim Alhamdullilah wassalatu wassalamu Allah rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a Amma ba'd On continue dans le livre de la purification Manhaj as-Salikin son auteur le noble Cheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di -Si rahimahullah ta'ala et on en est au chapitre relatif à la description des ablutions. Le shiikh y a dit « Babu sifatil Wudu. Wa huwa a yenwya raf' al-hadath awil wudhu al-is-sala wa nahwiha »« Wa niyatu shartul ni jamii al-a'mal min taharatin wa ni qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'malu bin niyat » وإنما لكل مرئ منا متفق عليه، ثم يقول بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثة، ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخيه أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة ثلاثا هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفة بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له al Moal. Donc chapitre relatif à la description des ablutions. Et elle consiste à avoir l'intention de mettre un terme à l'état d'impureté. ou à faire ses ablutions pour la prière, et ce qui s'y apparente. Et l'intention est une condition pour l'ensemble des œuvres, telles que la purification et autres. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il aura intentionné, unanimement reconnu, authentique. Puis de dire bismillah, puis de laver les mains à trois reprises puis de se gargariser et d'inspirer de l'eau à trois reprises à partir de trois poignées différentes. Puis de laver le visage trois fois et les bras jusqu'au coude trois fois et de se passer les mains sur la tête à partir du début de la tête jusqu'à la nuque avec les deux mains, puis de les ramener à l'endroit par lequel on a commencé, et tout cela une seule fois. Puis d'introduire les index dans le trou des oreilles, et de passer les pouces sur ce qui en est apparent. Puis de laver les pieds, jusqu'aux chevilles, à trois reprises, et c'est là la manière la plus complète d'effectuer les ablutions comme l'a fait le prophète sallallahu Et ce qui est obligatoire de cela, c'est le fait de laver une fois et de respecter l'ordre énoncé par Allah Dans sa parole, dans la traduction approximative du sens est la suivante, ô oh vous, oh vous qui avez la foi, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et ne pas marquer d'interruption qui serait par usage. trop longue, auquel cas l'une des étapes des ablutions ne serait pas liée à celle qui l'a précédée. Et il en est de même pour tous ceux dont l'absence d'interruption est une condition. On peut retenir de ce chapitre-là Plusieurs points. Le premier, c'est que l'auteur il y a fait un exposé de la manière la plus complète d'effectuer les ablutions. Et c'est dans ce cadre là qu'il a mentionné l'intention, dont la place est le cœur, pas la langue. Et elle consiste de manière générale, lorsqu'on s'apprête à effectuer des ablutions, à vouloir mettre un terme à un état d'impureté. Ou de manière plus particulière, à les effectuer pour pouvoir prier ou accomplir tout acte qui requiert d'être en état de pureté. C'est-à-dire que de manière générale, la personne qui veut faire ses ablutions, elle va viser quoi Elle va viser le fait de mettre un terme à son état d'impureté. À partir de ce moment-là, elle pourra effectuer tous les actes qui nécessitent d'être en état de pureté. Et de manière plus particulière, lorsque se présente l'heure de la prière, ou lorsqu'approche le moment d'effectuer un acte qui nécessite d'être en état de pureté, alors à ce moment-là, l'individu va avoir l'intention d'effectuer les ablutions pour pouvoir prier, ou pour pouvoir accomplir cet acte qui requiert d'être en état de pureté. Le Chir a profité de ce contexte pour dire que l'intention est une condition pour l'ensemble des actes. Et le Chir, donc, il accordait une importance toute particulière aux règles générales comme on l'a vu à plusieurs reprises. Donc il a profité de l'occasion ici pour énoncer cela. Il a d'ailleurs dit dans Al-Qawa'ad Al-Fiqhiyya an al-amal Biha salah wal L'intention est une condition de l'ensemble des œuvres par elle survient la validité ou l'invalidité des œuvres. Il faut savoir que, comme le dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al Taala, l'intention doit accompagner l'acte, dans le sens où elle doit être présente en même temps que l'on débute l'acte. Ou bien elle doit le précéder quelque peu. Cela signifie qu'il n'est pas valide d'avoir l'intention de faire quelque chose, et qu'entre le moment de cette intention et le moment où on l'effectue, il y ait un temps trop long qui se soit écoulé. Donc comme l'a dit le Shir Ibn al-Uthaymin dans al l'intention doit accompagner l'acte ou le précéder quelque peu. L'auteur, comme à son habitude, il a lié ce point-là à la preuve qu'il appuie qui n'est autre que le hadith rapporté par al bukhari et muslim d'après Omar ibn Khattab qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa dire les actes ne valent que par les intentions et chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il aura intentionné. Parmi ce que l'auteur a mentionné également, il y a Al-Basmala, le fait de dire Bismillah, ce qui signifie approximativement au nom d'Allah. Et la preuve de cela, concernant les ablutions, c'est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud, Et Ibn Majah, d'après Abu Huraira, An qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de prière pour quiconque n'a pas ses ablutions et pas d'ablution pour quiconque n'aura pas mentionné, ni n'aura pas mentionné le nom d'Allah. Ce hadith il a été déclaré authentique par le shikh al-Albani dans Iroha al-Ghalil et il a dit, il bénéficie de nombreux hadiths qui témoignent pour lui et l'esprit s'apaise à l'idée que du fait de ces témoins, ce hadith soit établi donc ici le shikh al-Albani Il fait allusion au fait que ce hadith, à la base, il contient une certaine faiblesse. Et que du fait de ces nombreuses voix, c'est un hadith établi. Et il continue en disant, de plus il a été considéré solide par al-Munriri et al-Asqalani. C'est-à-dire Ibn Hajar. Tandis qu'Ibn Salah et Ibn Kathir l'on considerer fiable. Ce-ci, da, ce le propos du Sheik al-Albani. Rahimahullah. Petite parenthèse, Ici, on voit qu'il a mentionné la vie d'Ibn Hajar al-Asqalani Lorsqu'il a dit, il a été considéré solide par el-Munwiri et al askalani al askalani ici n'a pas été mentionné dans certaines annotations qui ont été apposées au livre Manhaj Salikin. Donc c'est certainement un oubli. Et je mentionne ce point-là pour attirer l'attention vers l'importance de revenir aux références, même quand tu trouves une citation, si toi tu as amené. à transmettre cette citation-là, l'idéal, c'est que tu reviennes à la source pour vérifier s'il si, euh, n'y a pas d'oubli. T'as est humaine. Donc ce hadith, il est établi, bien qu'il y ait une divergence à ce sujet-là. Et nous allons voir, malgré cela, que c'est la complétude des ablutions qui a été visée ici et qui est niée. Pas leur validité. Puisqu'il faut savoir que quand tu trouves dans les textes que quelque chose est nié, il y a trois choses qui peuvent être niées. Soit l'existence, soit la validité, soit la complétude. L'existence, Par exemple, si tu viens à dire, il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Alors là, tu auras visé donc, la négation de l'existence. La validité. Par exemple, dans le hadith qu'on vient de mentionner d'Abu de Hurayra, pas de prière pour quiconque n'a pas ses ablutions. Donc là, c'est la validité de la prière qui est niée. Et la complétude, par exemple, nul parmi vous ne sera réellement croyant que lorsqu'il lorsqu aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ici, c'est la complétude de la foi qui est visée. Ce n'est pas sa validité. Et ici, donc, concernant le hadith de Abu Hurayra, dans lequel on trouve, et pas d'ablution pour quiconque n'y fait pas mention du nom d'Allah, c'est la complétude qui est visée. Étant donné que les ablutions du prophète, sallallahu ont été décrites un bon nombre de fois, et que le fait qu'il ait dit « Bismillah » n'a pas été... C'est donc là un indice fort qui nous montre qu'en vérité, le fait de dire « Bismillah » au début des ablutions est recommandé, mais pas obligatoire. Comme l'explique le shiikh Ibn al Dans Al-Mumti'a. Le Syri aborde également une question, à savoir, qu'en est-il du fait de prononcer la basmala dans les toilettes Et il a cité un cas de figure qui se rapproche de cela, qui avait été présenté à l'imam Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala. À savoir, le fait d'éternuer dans les toilettes. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, était d'avis que celui qui éternue dans les toilettes doit louer Allah avec son cœur. Il doit louer Allah avec son cœur. Donc sans le prononcer avec la langue. Le shikhi ibn al-Uthaymin de dire que l'on peut tirer de cet avis de l'imam Ahmed qu'il en est de même concernant celui qui ferait ses ablutions dans les toilettes, c'est-à-dire dans un endroit où il peut faire ses ablutions qui se trouve donc dans des toilettes donc on a vu ici ce qui se rapporte à l'intention et ce qui se rapporte à la basmala le fait de dire bismillah quant au restant des ablutions qui a été décrit ici par le shir, on le retrouve dans quelques hadiths qui se complètent les uns les autres notamment dans celui rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Humran l'esclave affranchi afran par Othman ibn Affan qui rapporte qu'Afman ibn Affan, وعن, demanda un jour qu'on lui apporte de l'eau. Il fit donc ses ablutions, se lava les mains trois fois, puis il se gargarisa et expulsa avec force l'eau de son nez, puis il lava son visage trois fois, puis il lava sa main droite ou son bras droit jusqu'au coude de trois fois. Puis il lava pareillement son bras gauche, puis il passa ses mains sur la tête, puis il lava son pied droit jusqu'à hauteur des os de ses chevilles trois fois, puis il lava pareillement son pied gauche, puis il a dit « J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir les ablutions comme je viens de le faire ». Donc, on retrouve dans ce hadith bon nombre de points mentionnés par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Et certains points ne sont pas mentionnés ou sont mentionnés de manière vague et sont détaillés dans d'autres hadiths. Par exemple, l'aspiration de l'eau. Elle est en quelque sorte mentionnée ici, étant donné que Osman a expulsa avec force de l'eau de son nez. Ce qui inclut forcément le fait qu'auparavant, il est aspiré. Donc le fait... Il est aspiré de l'eau et mentionné dans un hadith rapporté par al-Bukhari muslim d'après Abdullah ibn Zaid, qui fut questionné à propos des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donc quand il a décrit, quand il a accompli euh, les ablutions, afin de décrire les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aspiré, il a aspiré de l'eau. Également le fait de passer les mains sur la tête en commençant du début de la tête jusqu'à la nuque, du début donc ici, là, jusqu'à la nuque, la nuque qui n'est pas inclus dedans, jusqu'à la nuque donc derrière ici, et dire dire la fin de la tête, donc le début de la nuque qui n'est pas inclus. et de ramener les mains jusqu'à l'endroit où on a débuté. Ça, c'est mentionné dans une version du hadith de Abdullah ibn Zayyid qu'on a mentionné précédemment, rapporté par al-Bukhari et muslim. Dans une des versions de ce hadith, tu retrouves cette précision-là. Donc, la manière de passer les mains sur euh, la tête. Également, et c'est là un troisième point, abordé par l'auteur... Et qui n'est pas précisé dans le hadith rapporté par Humran, l'esclave affranchi par Othman. Parce qu'il a vu Othman donc accomplir les ablutions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait d'introduire les index dans les trous des oreilles. Et de passer les pouces sur ce qui en est apparent. Et ça, c'est mentionné dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud, An-Nasai et Ibn Maja. Ça, si tu veux noter les références, et recours aux abréviations. L'imam Ahmed, tu mets par exemple un grand H, Abu Daoud, un grand D, An-Nasai, un grand N, et Ibn Maja, un grand Q. Parce que c'était Al qazwini Al qazwini donc en référence à euh, donc tu mets un caf. Et Al-Albani l'a déclaré fiable et authentique dans son étude détaillée de Sunan Abida'oud. Il faut savoir donc que le Sheikh al Albani, rahimahoullah, il a une étude détaillée du livre Sunan Abida'oud. Et dans cette étude qu'il a détaillée donc, de Abi Abidaoud, on trouve qu'il a, qu a déclaré ce hadith fiable et authentique. Donc le hadith dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a introduit euh, ses index dans les trous des oreilles et qu'il a passé les pouces sur ce qui en est apparent. Parmi ce que nous trouvons donc dans ces hadiths et que l'auteur a cité, donc dans l'ensemble de ces hadiths, y compris celui de Othman, il y a le fait de laver les mains à trois reprises. Et il faut savoir que laver les mains à trois reprises, au tout début des ablutions, ça sert à nettoyer ce que l'on va utiliser pour se purifier, à savoir les mains. Et c'est là quelque chose de recommandé. Également, parmi ce que l'on trouve dans ces hadiths, il y a le fait de se gargariser. C'est ce qu'on appelle el madmada. Et également, le fait d'inspirer l'eau. Et c'est ce qu'on appelle l'istinshaq. Et le fait de l'expirer avec force, l'intithar. Et on retrouve ici donc le fait de le faire à trois reprises, avec trois poignées d'eau différentes. Et c'est là donc la manière la meilleure d'effectuer cela. Donc se gargariser, inspirer l'eau, et l'expirer donc à trois reprises, à chaque fois avec une poignée d'eau différente. Et le fait de faire cela avant de laver le visage, sachant qu'il est permis, et il serait valide et correct de faire c'est-à-dire de se gargariser d'inspirer l'eau puis de l'expirer, de le faire après avoir lavé le visage, mais la manière la plus parfaite de le faire c'est de le faire avant et de le faire donc avec trois poignées d'eau différentes, après cela donc on retrouve le fait de se laver trois fois le visage et il faut savoir donc que le visage En longueur, donc, ça part d'ici, et ça va, donc, jusqu'au bas du menton. Et en largeur, ça va de l'oreille à l'autre oreille. En effet, le visage, en arabe, c'est « al-wajah ». Et « al-wajah », c'est ce par quoi on peut faire « al-muwajah », c'est-à-dire le fait de faire face à quelqu'un. Ce par quoi tu fais face à quelqu'un, lorsque tu t'adresses à lui... C'est ce qu'on appelle donc el waj. c'est le visage, et le visage donc c'est ce qu'on a décrit, à partir donc, du début en haut ici de la chevelure, jusqu'en bas, euh, jusqu'au menton, et donc sur les côtés de l'oreille jusqu'à l'autre oreille. Également on retrouve dans ces hadiths le fait de laver les bras jusqu'au coude. Et ici, c'est le terme Yad qui est utilisé. Mais on voit que le chir il a précisé jusqu'au coude. Car le terme Yad, à la base, en arabe, donc dans les textes, quand il est mentionné, ça vise uniquement la main. C'est pour ça qu'il est important de préciser ici, jusqu'au coude. Donc lorsque c'est précisé, ça vise les bras jusqu'à l'endroit où c'est précisé, à savoir ici, les coudes. Et ici donc il est important d'attirer l'attention vers plusieurs points. Le premier, c'est que le fait d'avoir lavé les mains au tout début des ablutions, pour celui qui l'aura fait, ça ne dispense en rien de les laver ici. Donc, il est obligatoire de laver les bras jusqu'au coude, donc du début, donc ici, du bout des doigts jusqu'au coude. Même si la personne l'a déjà fait au tout début. Pourquoi Parce qu'au tout début, c'était uniquement recommandé et ça avait uniquement pour fonction de laver ce par quoi tu vas te purifier. Donc, une fois que tu arrives à ce stade des ablutions, il faut impérativement que tu laves Du bout des doigts jusqu'au coude. Et il ne suffit pas de le faire à partir du poignet. Deuxième point également, ce que les coudes, ils sont compris dans ce lavage. Quand on dit jusqu'au coude, c'est-à-dire les coudes inclus. Naam. Étant donné que l'imam Muslim a rapporté, d'après Abu Hurayra, que le prophète, sallallahu a fait un jour ses ablutions, qu'Abu Hurayra l'a vu, se laver donc les bras, jusqu'à entamer donc le lavage de ce qu'on appelle ici donc le, le biceps. Le biceps, ça c'est le muscle. Les avant-bras. Eh non, les avant-bras c'est ça. C'est la vira, l'avant-bras. Un... En anatomie, tu le l'avant-bras, et donc, ça c'est le bras. Le bras. Et, et là, Ismail donc c'est... Euh, le spécialiste à la matière, donc, en anatomie, il dit que l'avant-bras, donc, c'est ce qu'on connaît comme étant l'avant-bras, et que, donc, en opposition à l'avant-bras, tu as le bras. Naam. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra l'a vu, euh, se laver, donc, au final, donc, la main et euh, l'avant-bras, et entamer, donc, le lavage du bras. Donc la responsabilité quant à euh, la validité de l'information, elle revient à Smaïl, à Abou Soleyman. Donc ça, ça concerne le fait de laver les bras jusqu'au coude. Ensuite, il y a le fait de passer les mains sur la tête. Alors on remarque ici qu'il y a euh, une différence. Jusqu'à maintenant, donc on dit laver, là on dit passer les mains. C'est la différence qu'il y a entre le fait de... Euh, donc, euh, Al-Ghassl et Al-Masch. Entre al et al mash Quand on dit laver, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau et qu'on va passer... Naam. Qu'on va passer les mains. Tandis que là, on passe uniquement les mains. Naam sans forcément accompagner cela de l'eau. Donc, on va utiliser les mains mouillées pour passer les mains sur la tête. Et la tête, donc, on l'a euh, délimité précédemment. Donc, on a dit que ça commençait d'ici, du début, donc, de la chevelure, devant, et que ça allait Jusqu'à la nuque, la nuque n'étant pas inclus ou incluse dans cela. Et que ça va euh, ici, donc de l'oreille à l'autre. Ce qui signifie que l'espace qu'il y a entre les oreilles, entre l'oreille et la tête, il est inclus dans cela et qui doit être lavé. Et ici, il y a un point important à souligner ou à soulever, c'est qu'il y a une divergence, une divergence chez les gens de science concernant le minimum sur lequel les mains doivent passer. Un minimum. C'est-à-dire ont certains mains sont d'avis que l'important, c'est que tu aies passé les mains sur une partie de la tête. Et à partir de ce moment-là, ce sera valide. Et d'autres, ils vont euh, déterminer, en quelque sorte, il un pourcentage, on peut dire ça comme ça, de la surface de la tête sur laquelle passer, doivent passer les mains. Et ce qui prévaut dans tout cela, incha'Allah, c'est le fait qu'il faut passer les mains sur la tête tout entière. Cette divergence-là nous permet d'attirer l'attention vers un point. C'est qu'ici, ces ulama, ils ont uniquement voulu déterminer le minimum sur lequel les mains doivent passer. Et en aucun cas, ils n'ont cherché à dire « tu dois passer les mains ». Sur ce minimum-là. C'est pour ça que la personne censée, même si elle en vient à être convaincue, par le fait que l'important c'est de passer euh, les mains sur une partie, aussi infime soit-elle, de la tête, il ne faut pas qu'elle s'en à ça, il faut qu'elle cherche justement à faire ses ablutions de la manière la plus parfaite possible d'une part, et également de sortir de ce genre de divergence. Car dis-toi que si tu passes les mains sur la tête tout entière, tu auras euh, été en conformité avec la sunnah selon l'avis de l'ensemble des ulems. Par contre, si tu te contentes d'une partie, déjà, tu n'auras pas accompli tes ablutions ici de la manière la plus parfaite, et en plus de ça, Selon l'avis de certains alémas, et c'est l'avis qui prévaut, tant le passage des mains sur la tête n'aura pas été valable. <coughs> Ici, donc, ça nous amène à un point, c'est le fait que les deux oreilles font partie de la tête. En effet, Ibn Majah a rapporté, d'après Abdullah ibn Zaïd, D'après Abu Umama et d'après Abu Hurayra, que le prophète sallallahu alayhi wa a dit, les deux oreilles font partie de la tête. Dans le sens où elles sont incluses dans le fait d'y passer les mains. Et ce hadith il a été déclaré authentique par le Sheikh al-Albani dans son livre Al-Iruah. Et l'authenticité de ce hadith est sujette à beaucoup de discussions chez les ulamas. Et en admettant qu'il ne soit pas authentique, il faut savoir que le prophète n'a jamais délaissé le fait d'y passer les doigts, c'est-à-dire les oreilles, comme on l'a vu précédemment, le fait d'inclure les index dans le trou des oreilles et de passer donc les pouces sur ce qui en est apparent. Également, on trouve dans ce hadith qu'on a mentionné précédemment le fait de laver les deux pieds jusqu'aux os des chevilles. Comme on l'a vu dans le hadith de Uthman Deuxième point relatif à ce chapitre. C'est que l'auteur, après avoir exposé la manière la plus parfaite et la plus complète d'effectuer les ablutions, il a exposé ce qui est obligatoire dans ces ablutions-là. Et il a dit, donc, le fait de laver les membres une fois. C'est-à-dire ce qu'il est obligatoire de laver, ce qui exclut le lavage des mains au tout début des ablutions. Et ce qu'a affirmé l'auteur, est basé sur ce qui a été rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son recueil authentique, D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma qui affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour, où a, fait, où a effectué les ablutions en lavant les membres une seule fois. Et il a également été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à effectuer les ablutions en se lavant les membres à deux reprises. Et il a également été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a, parfois, a parfois alterné, c'est-à-dire en avant dans les mêmes ablutions certains membres un certain nombre de fois et d'autres membres à deux reprises par exemple comme on le trouve dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, rapporté par al-Bukhari et muslim, qu'on a vu précédemment. Le Sheikh ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, explique dans sharh al-Mumti'a que l'idéal, c'est d'alterner afin d'être en conformité avec la Sunnah, c'est-à-dire de temps en temps, c'est-à-dire à la base, donc, accomplir les ablutions en lavant les membres à trois reprises, Et de temps en temps, donc, le faire en élevant à deux reprises, et de temps en temps à une reprise, et de temps en temps alterner. Donc, si on récapitule ce que l'auteur a dit, on retrouve donc qu'il a fait mention de l'intention. Et l'intention, c'est une condition. Et la condition, ça précède l'acte. Ensuite, il a mentionné al basmala le fait de dire bismillah. Et on a vu que le fait de dire bismillah, c'est recommandé. Ensuite il a mentionné le fait de laver les mains à trois reprises. Et c'est quelque chose de recommandé. Ensuite il a mentionné le fait de se gargariser, d'inspirer l'eau puis de l'expirer avec force. Et il a mentionné le fait de se laver le visage. Et ces deux points-là, ils constituent une obligation. Étant donné que le fait de se gargariser, d'inspirer l'eau et de l'expirer avec force, est lié à la bouche et au nez qui font partie du visage. Ça rentre donc dans le lavage du visage. Donc ça fait une obligation. Ensuite, l'auteur, il a mentionné le fait de se laver les bras... Jusqu'au coude. Et c'est là une deuxième obligation. Puis il a mentionné le fait de passer les mains sur la tête. Ainsi que le fait d'introduire les index dans donc, le trou des oreilles et de passer les pouces sur ce qui en est apparent. Et ça, ça fait partie donc d'une seule et même obligation, étant donné qu'on a vu que les deux oreilles font partie de la tête, donc ça fait une troisième obligation, et la quatrième, c'est le fait de laver les pieds jusqu'aux os des chevilles. Donc on a quatre obligations que l'on retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa taala que le shir a mentionné par la suite dans surat al maida le verset numéro six. Farsilu wujuhakum oh, wa aydiyakum marafiq, wa vous qui avez la foi, Lorsque vous vous levez pour la prière, Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, et Vos bras jusqu'au coude, Passez les mains mouillées sur vos têtes, Et lavez-vous les pieds Jusqu'aux os des chevilles. Donc ce que tu retrouves ici, mentionné, sache que ça constitue ce qui est obligatoire dans les ablutions, c'est-à-dire les membres qu'il t'est obligatoire de laver ou de passer les mains dessus parmi les membres des ablutions. Donc on les récapitule, on y retrouve quoi On y retrouve le fait de laver le visage et ça inclut donc le fait de se gargariser d'inspirer l'eau et de l'expirer avec force. Également, on y retrouve le fait de se laver les bras jusqu'au coude, le fait de passer les mains sur la tête et le fait de laver, de laver les pieds jusqu'aux os des chevilles. L'auteur, il a mentionné ce verset en tant que preuve d'une cinquième obligation, qui est le fait de respecter l'ordre. D'ailleurs pour cela qu'il a dit, et qu'il soit lavé dans l'ordre qu'a mentionné Allah dans sa parole. Puis il a cité donc le verset numéro 6 de Surat Al-Ma'idah. Et si l'ordre n'avait pas été voulu, alors la mention de ce sur quoi on doit passer les mains, c'est-à-dire... La tête aurait été retardée et n'aurait pas eu lieu au milieu de ce qui doit être lavé. Étant donné que tu retrouves ici Allah subhanahu wa ta'ala dit « Farsilou wujuhakum Lavez vos visages »« Wa ilal marafiq » Et vos bras jusqu'au coude. Puis il passe au fait de passer les mains sur la tête. Et il dit Et ensuite, il revient à la mention dans le lavage, lorsqu'il mentionne donc le fait de laver les pieds jusqu'aux os des chevilles, en disant Wa il a Également parmi le fait, ou parmi ceux qui appuient cela, il y a le fait que tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète wa sallam, les ont décrites dans l'ordre mentionné dans le verset. Ce qui appuie donc le fait que l'ordre doit être respecté dans les ablutions et que c'est là une cinquième obligation. Et la sixième, elle a été mentionnée par l'auteur lorsqu'il a dit « Ne pas marquer d'interruption qui serait, par usage, trop longue. Auquel cas, l'une des deux étapes des ablutions ne serait pas liée à celle qui l'a précédée. Et il en est de même pour tous ceux dont l'absence d'interruption est une condition ». On peut remarquer ici que l'auteur est d'avis que pour déterminer la longueur de l'interruption qui invaliderait les ablutions, il faut se fier à l'usage. Et on avait déjà parlé de l'usage. Et on avait vu que l'auteur dit dans le Ad al-fiqhiyya « ma'moulum ma bihi mine al sharifi Lam yuhad Donc, lorsqu'il parle du fait que l'usage Est pris en compte Dans la valeur religieuse des choses Si elles n'ont pas été Déterminées Dans les textes Donc, ici, ce qui serait d'usage Considéré comme étant une période longue, serait considérée comme telle, Et ce qui serait considéré comme une période courte serait considéré comme tel. Il faudrait donc s'en remettre à l'usage. Quant à son élève, le shiir Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il est d'avis, après avoir mentionné cet avis-là, qu'en vérité, ce qui doit être pris en compte, c'est que le membre précédent, celui qui doit être lavé, n'est pas séché. Alors que le climat est tempéré, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation normale. Tu fais tes ablutions, lorsque tu entames le lavage d'un membre, il ne faut pas que le membre qui le précède directement ait séché, auquel cas l'interruption aurait été trop longue. Le Ibn al opte pour ce second avis en disant que cela est selon lui plus précis et permet de mieux déterminer donc la longueur de l'interruption et de mieux la distinguer du fait qu'elle soit courte et qu'elle n'invalide pas ses ablutions. La preuve du fait que c'est une obligation... C'est ce qu'a rapporté l'imam Muslim rahimahoullah ta'ala d'après Omar ibn al-Khattab radhiyallahu Qui a rapporté qu'une personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ses ablutions et que l'eau n'avait pas atteint l'équivalent d'un ongle. Sur son pied. Le prophète alayhi wa sallam, avait remarqué cela, et il lui a dit de retourner par faire ses ablutions. Et cet homme là est donc retourné faire ses ablutions et il a recommencé sa prière. Donc si l'absence d'interruption n'était pas une obligation, il aurait suffi ici que cette personne lave ce qu'elle n'avait pas lavé. Et le prophète sallallahu lui aurait dit, retourne laver donc la partie de ton pied que tu n'as pas lavé. Mais ça n'a pas été le cas et il lui a dit de parfaire ses ablutions et donc de les refaire. Le sheikh Ibn al dans Al-Sharh al a, a exempté de cela celui qui aura interrompu quelque peu ses ablutions à cause de quelque chose lié à sa purification. Par exemple, il est en train de faire ses ablutions Et il n'a plus d'eau. Donc il va passer d'un robinet à un autre robinet. O là il n'a plus d'eau, il a besoin d'en reprendre dans le puits. Naam, Étant donné que cette courte interruption est liée à sa purification, alors elle n'invalide pas ses ablutions et il peut continuer euh, normalement à les effectuer. Voilà donc ce qui concerne le chapitre de la description des ablutions et on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin